Endaian dugu maia muruaga Tom Duboa, exeigarren boska ere muko, normalki, bigarren ez bain iztron batzen maia. Ala da, ala da, ala diote datuek, e, bigarren izunirako sagikatu izan da, edo autatu izan da Tom Duboa, hemen e, dugu, hemen endaiako portuan e, gaude, e, eta berekin hitz eginen dugu, emaitza hauei begira, ba, bere e, jardokitzea hartzeko Tom Duboa, Solionac, euh, félicitations pour ces résultats. Qualifié pour le deuxième tour, euh, une première réaction face à ces résultats oui, mais tout à fait satisfait du résultat qui nous place à proche de, des 20% face à Vincent Brue, député sortant de l'AREM à 28%. Satisfait malgré l'abstention qui est quand même dans les Pyrénées Atlantiques moins élevée qu'il y a cinq ans, mais au niveau national toujours plus élevé, donc euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une victoire aussi pour l'union de la gauche Tout à fait. Ça montre que cette union de la gauche, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, fonctionne. Et partout en France, elle fonctionne. D'après les résultats, on est coups à coups avec La République en marche. Donc, on est très satisfait de cette nouvelle union. Comment envisagez-vous le deuxième tour ah ben, Sur la même lancée, sur le terrain, à la rencontre des gens et on va on va appeler tous les gens sensibles à gauche en tout cas à venir casser la république en marche et et, des, et empêcher toute la destruction de de notre de notre système ferro social la république en marche est en train de tout détruire donc on va faire barrage à la république en marche. Il y aura des thèmes que vous mettrez en avant Oui oui, mais on va déjà rester sensiblement sur les mêmes thèmes du premier tour. Euh, on en a parlé pendant les débats ici euh, sur le logement sur euh, les, les traits de côtes euh, après nous on a un programme très complet que l'on veut porter donc euh, sur de la justice sociale sur l'environnement qui sera notre fil rouge euh, sur des thèmes particuliers comme la retraite à 60 ans le smic à 1500 euros l'augmentation de tous les salaires euh, la location autonomie jeunesse voilà on a beaucoup beaucoup de thèmes à, à mettre en avant d'accord mais merci beaucoup merci à vous Ara, beraz, tom duguarekin hemen uh, solasen ari ginen uh, zigarren hautez beraz, digarren itzulirako autatua izan baita.